En 1945, tout commence avec une poignée d'hommes. Des anciens soldats, exilés du Kuomintang, installés à Hong Kong. Très vite, la 14K impose sa loi dans les ruelles étroites de Mongkok et Tsim, Shatsui, point, extorsion. Paris clandestin, protection, armée. La police regarde, mais ferme les yeux. Dans les années 70, un autre territoire attire leur regard, le Triangle d'Or. Une jungle de montagnes à la frontière du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande. Là, la 14K se fond dans le trafic d'héroïnes. Elle finance, elle distribue, elle blanchit. À Macao, dans les années 90, la guerre des casinos éclate. Meurtres à la machette, règlements de comptes dans les halls d'hôtels. La 14K y trouve un nouveau terrain de jeu, les jeux d'argent. Aujourd'hui, son influence dépasse l'Asie. Elle est surveillée par les polices du monde entier. Et même l'UNODC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la classe parmi les organisations criminelles les plus puissantes de la planète. Mais, Ce qu'il montre n'est qu'une partie du tableau.